« One Qibla » présente « Comprendre le Qur'an, l'essentiel le qur du son tafsir »«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 وخلق منها زوجها وبث Islam bienvenue donc à notre troisième e séance de l'étude du tafsir de surat Yasin, comprendre surat Yasin, comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rappelons qu'il s'agit de la sourate numéro 36 dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on commence à présent à partir de la ayah numéro 30, donc le 30e verset, 30e ayah. Juste avant de commencer avec cette ayah, on rappelle très brièvement que lors de la semaine, dans, lors de notre dernière séance, On avait parlé du groupe de Ayad qui vient juste avant et qui nous parle de ces trois messagers que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé à une ville ou bien un village qui n'est pas cité ici dans la surah. Allah azza wa jal aura envoyé al-mursaloul des messagers pour qu'ils leur transmettent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa il nous a dit par la suite qu'il a envoyé ou bien il n'a pas envoyé bien sûr en tant que messager mais Allah azza wa l'a envoyé par son qadr subhanahu wa ta'ala « Rajulun min Aqsal Madinah » un homme incroyant qui n'était pas un prophète, mais qui est venu pour soutenir le message des prophètes et des messagers d'Allah pour encourager les gens à les suivre, et malheureusement ce peuple-là, ces gens-là qui étaient des polythéistes, des mouchriquins ont non seulement rejeté le message de leur prophète de un, mais de deux aussi, ils ont assassiné ce croyant, et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala, leur a envoyé comme adhab, comme punition qu'il les a fait périr, qui a causé leur destruction, le cri d'un ange, d'un malak d'Allah, un malak d'Allah, les anges, qui a fait en sorte qu'ils se sont éteints. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit C'est comme si c'était un feu qui s'est éteint, qui n'a plus existé par la suite. Donc, la 30e ayah avec laquelle on commence aujourd'hui, Allah, nous parle de l'état des êtres humains. Al-ibad, les serviteurs d'Allah Azza wa qui normalement devraient adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala suivre son chemin Subhanahu wa Ta'ala pour aller à Al-Jannah suivre le chemin des prophètes et des messagers al salam mais en réalité Allah Azza wa Jall il nous dit Subhanahu wa Ta'ala ya hasratan al-'ibad ma yatīhim min rasūlin illa kānū bihi que hélas quel malheur quelle tristesse Et le cas de al ibad des serviteurs, ça veut dire des, euh, des êtres humains, de Banu Adam, Adam Ali la descendance de Adam Ali que leur situation est très triste, elle est malheureuse. Pourquoi à chaque fois que Allah a leur a envoyé, ou bien leur envoie un messager, un messager qui vient à eux avec un message, une révélation d'Allah, c'est quoi leur réponse Ils vont se moquer de ce messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire en d'autres termes, la majorité des êtres humains ne suivent pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivent le ils suivent leur passion jusqu'au bout extrême d'arriver à se moquer des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa Ta'ala, alors ça c'est très malheureux. Dans la langue arabe, c'est lorsque on se sent mal pour quelqu'un. C'est pour ça que certains ulama, ils disent que ça veut dire qu'on devrait faire التحسر يتحسر انسان اذا كان عاقلا celui qui a la raison et eh bien va dire quel malheur pour ces personnes ils ne veulent pas suivre la voie d'Allah azza wajal ils veulent plutôt suivre la, la voie de le diable billahi subhanahu wa ta'ala comme il nous dit ya saadi ay ma'azama shaqaa'ihum wa atwal 'ana'ihum wa ashadda jahluhum quel ignorance quel malheur dans laquelle se trouvent les êtres humains pourquoi parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie un message pour les sauver mais eux ils préfèrent plutôt faire ce qui va amener leur destruction dans al hayat ad-dunya ainsi que leur punition dans al-akhirah a'udhu billahi subhanahu wa ta'ala la ayat a'qri subhanahu wa ta'ala allam yaro kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarji'un N'ont-ils pas vu, n'ont-ils pas réalisé, n'ont-ils pas remarqué combien est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait périr, il a fait, euh, il a fait partir, il a fait détruire subhanahu wa ta'ala Plusieurs générations avant eux. Al-qarn dans la langue arabe, ça fait référence à soit un siècle ou bien à une génération. Plusieurs générations qui ont péri. Ça veut dire chaque génération de chaque nouvelle génération d'êtres humains qui arrive, comme nous aujourd'hui, on est la génération qui est en vie, qui est dans al-hayat ou al-dunya. Chaque génération qui arrive. Eh bien, elle est leurrée par sa puissance et elle oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se rebelle contre son message, se moque de ses prophètes, de ses messagers, ainsi de suite. Mais elle oublie ce qui s'est passé en arrière. مَا قَبْلَهُمْ Minal Khoroni, les générations qui étaient avant combien de générations étaient présentes sur cette terre et que elles ont été détruites par Allah subhanahu wa taala, elles ont péri. Alors il dit subhanahu wa taala, « ilayhim la yarjiun ». Ne réalisent-ils pas que ces générations antérieures, ça veut dire par exemple leurs ancêtres, ils ne reviennent pas Non, ne, ne il pas cette situation cette réalité là que la vie c'est une vie qui est courte qui est passagère et que après ça bien sûr il n'y a pas de de retour nos ancêtres ne reviennent pas du temps de Adam alayhi salam tous ceux qui sont morts des milliards d'êtres humains et eh bien ils ne reviennent plus à al hayat ad-dunya jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala comme il dit ici wa in kullun lamma aw lamma jami'un ladaina muhdharun li yawm tous vont être parmi ou bien vont être devant Allah subhanahu wa ta'ala ça va être l'audience devant Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa va tous les faire comparaître, ça veut dire tous les êtres humains yawm ils vont revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'exception, donc ici Allah azza wa nous parle de la mort, nous parle que C'est une mort ici qui est généralisée, c'est pas, on peut voir parfois l'impact bien sûr de la mort en tant que la mort d'un être humain à la fois, mais ça parfois ça passe de façon qui est inaperçue, si on est très pris dans, dans la vie, dans la hayat d'unia, on peut oublier le on peut oublier la mort et... Faire en sorte ou bien penser que toutes les personnes que nous connaissons, les personnes qui sont dans notre entourage et ainsi de suite, eh bien, tous, ils sont en vie. Mais une mort qu'on ne peut pas ignorer, c'est la mort qui est générale. Ça veut dire la disparition des, des générations. Génération après génération, des milliards d'êtres humains disparaissent. De un, de deux ne reviennent plus et de trois... Ils vont revenir, mais pas dans le hayat dunya. Ils vont revenir yamal kiam, ces milliards d'êtres humains. Ils vont comparaître auprès d'Allah subhanahu wa taala. Donc de un ici, ça c'est un avertissement d'Allah à ceux qui se moquent de ses prophètes et qui rejettent son message subhanahu wa taala. Et de deux, c'est une réponse aussi à certains des mouchetiquins qui reniaient, qui rejetaient quoi al baathu wa » ça veut dire la deuxième vie. Ils disaient que Après le hayat dunya, il n'y aura plus. On va disparaître, mais il n'y a pas de deuxième vie. Allah ne va pas nous faire recréer, nous faire renaître pour une deuxième vie ou bien pour le jugement dernier auprès de lui. Subhanahu wa taala. Alors Allah Subhanahu wa taala il leur répond ici: Que nos ancêtres... Les générations du passé devraient nous servir comme exemple et comme référence et comme modèle pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. On ne parle pas ici d'un modèle qui est nécessairement positif, mais on est en train de dire ici le modèle, ça veut dire « al-qiyas » par analogie. Ce qui leur est arrivé, eh bien, ça va nous arriver un jour ou une autre, ou bien un autre. Tous vont revenir auprès d'Allah pour... Al-Hukm pour le jugement qui est la justice absolue celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons maintenant à partir d'un autre groupe de ayat, à partir de la ayat numéro 33. Maintenant, c'est un nouveau groupe maintenant, dans lequel ou bien dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il cite des ayats qui nous parlent de certains de ces signes et de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Alors écoutez bien incha'Allah on va encore une fois euh, parcourir ces ayats, une ayat à l'autre, après l'autre, et incha'Allah bien sûr, euh, on va le faire bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala sans se précipiter, parce qu'on le rappelle le cours de tafsir, toujours les cours de tafsir qu'on fait, n'importe quel cours de tafsir, même Pas seulement pour nous, même pour ceux qui sont ahlul ilm, al-ulama, les cours de tafsir, c'est toujours les cours les plus, les plus délicats, les plus difficiles. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire attention à ce qu'on dit pour expliquer kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit subhanahu wa ta'ala Ayah numéro 33 Il dit, subhanahu wa ta'ala, voici une aya. Aya ici, ce n'est pas dans le sens du verset, parce que le mot aya dans la langue arabe, ça fait référence à un signe. Donc, il y a les signes d'Allah, qui sont les versets, comme les versets de l'Quran. Ayatul matloua ça c'est les signes récités. La parole d'Allah Azzawajal parce que c'est un signe de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa justice, de sa miséricorde et ainsi de suite. Et il y a aussi quoi Les signes universels. Les signes qu'on peut, qu peut voir comme les niam d'Allah Azzawajal. Ça peut être des signes, dans le, entre guillemets, qu'on peut appeler comme étant des signes positifs, comme les bienfaits d'Allah Azzawajal, les niam, Donc ça, ça nous rappelle la, la bienfaisance d'Allah Azzawajal sur nous, et que c'est lui qui est arabe, le Seigneur, c'est lui qui a le droit d'être adoré, qu'on doit être reconnaissant envers lui. Mais il y a aussi d'autres ayats ka'ouniya, qui sont les ayats de, de puissance, comme Allah Azzawajal, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا bil بِالْأَيَاتِ illa ça peut être par exemple les, ce qu'on appelle des catastrophes naturelles, ça peut être des tremblements de terre, des volcans, euh, des tornades, ça peut être des pandémies, ça peut être plusieurs choses, tout ça c'est des signes d'Allah Azza wa que qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à ses serviteurs pour les rappeler à son droit, chemin pour leur faire peur subhanahu wa ta'ala wa man ursil bil ayati illa takhwif mais ici, les ayats qui sont mentionnées dans ce groupe de versets ici en général c'est des ayats qui sont dans le cadre ou bien dans la catégorie des ni'am des bienfaisances d'Allah subhanahu wa ta'ala alors il dit subhanahu wa ta'ala wa ayatu lahum ansinid allahu azza wa al-ard al-maytah la terre qui est morte Ça veut dire une terre sur laquelle il n'y a rien. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau. C'est une terre qui est sèche et sur laquelle il n'y a aucun bien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ah on la fait naître ou bien on la fait renaître. Allah azza wa ta'ala, comme il veut subhanahu wa ta'ala, il déche subhanahu wa ta'ala, une terre encore une fois qui est sèche et qui est sans végétation. S'il veut subhanahu wa ta'ala, Il va lui donner la vie. Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajna minha habban. Et Allah Azza Il va faire sortir de cette terre. Subhanahu wa ta'ala. Des grains. Fa minhu yakulouna. Dont on va manger. Donc il mange, ça veut dire donc nous, les êtres humains, on va manger. Que ce soit nous en tant qu'êtres humains ou bien comme les ulamas, ils disent aussi les bestiaux, nos animaux, parce que nous aussi pour se nourrir, on a besoin de se nourrir à travers la viande des animaux qui eux aussi se nourrissent de... Ce grain que Allah subhanahu wa ta'ala il fait sortir de la terre. Alors ça c'est l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah azza wa il lui donne la vie à cette terre. Bien sûr, à travers quoi Entre autres, à travers la pluie. Allah azza wa il acha, subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa il veut, il va éprouver ses serviteurs par de la sécheresse. Il peut y avoir comme c'est arrivé, comme ça arrive bien sûr, on le sait tous, il peut avoir une année, deux années de sécheresse par exemple dans une zone particulière de ce monde et de ce fait la terre va devenir morte, elle va devenir sèche, elle ne fait pas sortir de bien. Les biens vont devenir très très rares, les biens qui vont sortir de cette terre. Et lorsque Allah Azza wa il veut lui redonner la vie, subhanahu wa ta'ala, il fait descendre la pluie, al-ghaif, al-matar, et cette vie, cette terre-là va retrouver sa vie et va redonner des grains. Et de ce fait, les êtres humains vont pouvoir se nourrir et aussi nourrir leurs leur bestiaux. Ça veut dire al-an'am, et ça c'est un signe d'Allah Azza wa Comme on a mentionné, un signe de la bienfaisance des nîmes d'Allah subhanahu wa taala, mais aussi certains ulama, ils disent que ça c'est un signe que Allah azawajal, il cite pour nous parler de an-nushur. C'est quoi an-nushur? C'est lorsque Allah azawajal, il va encore une fois nous recréer yawm al malkian. Ça veut dire la deuxième vie après la mort, parce que encore une fois, on le rappelle, certains des mouchedikines associent d'autres partenaires avec Allah azawajal. Et certains des Moucheriquis, non seulement ils associaient des partenaires avec Allah Azza wa mais aussi ils croyaient en Allah, que c'est lui le Créateur. Mais ils disaient que Azza wa ne peut pas nous créer une deuxième fois. Une fois que nous allons euh, mourir, on va être transformé en poussière, on va être quelque part dans cette terre et eh bien c'est fini Allah Azza wa Jall ne pourra pas nous recréer une deuxième fois il va tout simplement créer d'autres êtres humains et ça va être de façon quoi éternelle il ne croit pas en, en lau delà alors Allah Azza wa Jall il leur cite parmi ces signes du subhanahu wa ta'ala que il y a la terre qui est morte et qui est sèche si Allah Azza wa Jall il veut il va lui redonner la vie c'est pour ça dans les hadiths du prophète ali il y a des hadiths authentiques qui nous mentionne et qui nous cite, qui nous explique comment ce que القيام, le jour dernier, eh bien, on va tous renaître de la terre comme des plantes qui renaissent, encore une fois, d'une terre qui, qui, était, qui était morte auparavant. Ça, c'est l'un des signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا فِيهَا Et on y a établi, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a établi sur cette terre. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ Des jardins des jardins ça veut dire ici Allah Azza wa nous parle de la beauté de la diversité des couleurs et ainsi de suite une terre qui était morte et qui quelque temps après elle devient quoi jannatin wa anhara devient des des jardins janna c'est pas juste un paradis qui est paradis auprès d'Allah Azza wa Jall même Euh, comment dire, un endroit paradisiaque, un jardin, un beau jardin, ça s'appelle Jannah dans la langue arabe. Et en passant, l'un des signes de la fin des temps, le prophète Sarallah nous a parlé de ça dans le hadith authentique, c'est que la terre de l'Arabie qu'on connaît aujourd'hui, qui est Sahara, désert, et eh bien un jour elle va devenir des jardins elle va devenir des jardins ça va devenir, comme on dit, une terre paradisiaque avec, avec beaucoup d'arbres et de végétation et ainsi de suite, ça ça va arriver dans l'avenir idha cha'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah azza wa jal il le voudra subhanahu wa ta'ala donc Allah azza wa jal nous parle ici wa ja'anna fiha jannati ces jardins consistent en quoi il dit subhanahu wa ta'ala minna khilin, des palmiers ainsi que des vignes, ça veut dire les arbres qui nous donnent des, euh, des raisins. -a العيون, العيون, et Allah il a fait sortir des ruisseaux de cette terre-là, des sources d'eau. Encore une fois, comparez le contraste si on peut imaginer... Deux, deux photos différentes et de nos jours c'est très, très facile d'avoir comme ça des contrastes, de trouver sur internet des photos qui nous représentent une terre avant et après. Mais imaginons-nous une terre qui est, qui est sèche, sur laquelle il n'y a pas de bière, pas de végétation et que quelques temps après c'est une transformation complète de la même terre. Il y a quoi Des jardins avec des palmiers et des vignes. Certains ulémaïs, ils ont dit, Allahou Akhlaam, parce que Allah Azza wa Jalla nous cite ces deux arbres particulièrement, c'est parce qu'il s'agit des meilleurs des arbres, Taala et qu'en plus de ça, cette terre qui était sèche, et eh bien maintenant elle sera pleine de de ruisseaux. C'est de l'eau qui est de l'eau de source comme on dit et qui coule en abondance. Allah Azza wa Jall a redonné de la vie à cette terre et c'est une bienfaisance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jall et de ce fait, nous devons être reconnaissants. Il dit Subhanahu wa Ta'ala Liyakulu min thamarih wa ma 'amilathu aydihim." Ay, "Nous avons Risqan, ça on l'a déjà mentionné. Je reviens ici à Tafsir Ibn Kathir, Aliyhi Rahmatullahi Taala. Encore une fois, parce qu'on veut s'assurer de ne de ne pas oublier rien d'important. Okay? il y a beaucoup de kalim ici, beaucoup de paroles de Mufassilin. On essaie de couvrir au moins trois tafsirs à chaque fois. InshaAllah Azza Et parfois, il y a comme ça des des petits détails très très intéressants et très précieux qu'on trouve dans certains tafsirs. Donc, on veut essayer InshaAllah Azza de ne pas de ne pas les Uh, les ignorer بإذن subhanahu ou bien de de les perdre alors il dit, wa taala li min thamarih li min que Allah wa jalla tout cela c'est pour qu'on de ces fruits soit min famarihi, de ses fruits à lui. Allah azza wa jalla fruits que Allah subhanahu wa taala nous a accordé ou bien de ses fruits ça veut dire les fruits de ces jardins les fruits de cette terre. Famar, c'est tout ce qui sort de la terre en tant que terre. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ On va simplifier ça ici, les ulama, ils disent qu'il y a deux tafsir possibles. Le premier tafsir, c'est مَا النَّافِيَةِ C'est la négation ici. Est Allah est en train de nous dire que ce n'est pas leurs mains qui ont fait cela. Ça veut dire ces arbres, Ces vignes, ces palmiers, ces ruisseaux ne sortent pas des mains des êtres humains. Ce n'est pas une construction humaine, c'est un bienfait d'Allah. Et de ce fait, il faut être reconnaissant. Même nous en tant qu'êtres humains, ta ala, al ala, si quelqu'un nous offre quelque chose de gratuit, quelque chose dont nous avons besoin, quelqu'un nous l'offre gratuitement, il va faire tout un effort pour nous accorder cela. Et qu'après ça, on ne va pas être reconnaissant. Qu'est-ce que cette personne-là pourrait nous reprocher Elle pourrait dire tout simplement « Voilà ce que tu as reçu sans effort. Tu n'as rien fait. Tu l'as reçu. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant ?»« C'est lui qui a donné tous ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Cette terre et ses jardins et ses fruits et ainsi de suite. « Et ce qu'ils ont fait pour Alors, ne sont-ils pas reconnaissants Pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas la ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala Ils devraient reconnaître la ni'ma d'Allah, azza wa ta'ala, parce que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui est ar -razzak. Tout vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de partenaire, donc c'est lui que nous devons remercier. Et en plus de cela, on n'avait pas d'engagement dans cela. Beaucoup de ces choses, euh, c est, c est, toutes ces choses, bien sûr, viennent d'Allah, azza wa ta'ala, et beaucoup de ces choses-là ne nécessitent aucun effort, on va là-bas et on va trouver quoi Allah a fait descendre la pluie et là, les fruits sont sortis, la végétation est sortie et ainsi de suite. Sans que nos mains en tant que telles ne soient impliquées, notre effort ne soit impliqué. Un autre tafsir ici de « wa ma amilat hu aïdihim » c'est pas « nafiyah » ici, c'est pas, pas la négation, non, c'est quelque chose d'additionnel une autre ni'ma d'Allah azzawajal que pour qu'on puisse manger de ce qu'Allah azzawajal Il nous a donné, ça veut dire à travers cette terre et ces plantes et ainsi de suite. Et aussi pour qu'on puisse manger de ce que nos mains ont conçu. Donc il y a des fruits, on le sait, on le comprend, il y a des fruits, il y a des choses qui sortent de cette terre, de ces arbres-là, de ces jardins, qui peuvent être mangés crus, comme ça vient de sortir. Et il y a d'autres choses aussi qui sont différentes. Qu'on pourrait produire nous-mêmes à travers ce que la terre elle a donné par le qadar d'Allah subhanahu wa taala, comme des jus. On va consommer des jus. Ces jus là, c'est quoi Ça vient initialement d'un don pur qui vient d'Allah subhanahu wa taala que la terre elle a fait sortir ses des fruits et que après ça, ma'amilatu aidihim, ce que nos mains ont produit. La main en tant que telle en a eu une contribution ici à faire un travail pour faire sortir un jus. Encore une fois, pour le consommer par la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour cela, même selon ce deuxième tafsir, on doit être reconnaissant, c'est pour ça Allah azza wa il demande ici cette question citée dans cette ayah c'est une question ici mais c'est une question pour les blâmer ne sont-ils pas reconnaissants comment est-ce qu'ils ne reconnaissent pas la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala alors il dit subhanahu wa ta'ala après ça c'est la ayah numéro numéro 36 kullaha Alors il dit Subhanahu wa ta'ala c'est le tasbih le fameux tasbih tous disent Subhanallah Alors Allah azza wa Jal, c'est lui même qui fait ici le tasbih le tasbih C'est quoi tasbih pour quand on dit subhanallah ça veut dire la azawad il n'est pas toute chose qui pourrait être négative que quelqu'un pourrait quoi Attribuer à Allah azawad si quelqu'un il dit Allah azawad wa waladan il a un enfant il a un fils ou bien il a une partenaire Qu'est-ce qu'on dit On dit « Subhanallah ». Ça veut dire « Ta'ala Allah ». Ça, c'est quelque chose de... On ne peut pas l'attribuer. On va renier cela. On ne peut pas attribuer « Al-walad wa sahiba » un enfant, une partenaire à Allah Azza wa C'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa qalu takhada rahman walada subhanahu Alors ça c'est Allah Azza wa Jal qui le dit dans une autre sourate de Al-Qur'an, Al-Karim. Si quelqu'un si quelqu nous dit qu'en plusieurs personnes de nos jours, Allah subhanahu wa ta'ala ne me donne point de bien, Allah Azza wa n'est pas bienfaisant envers moi. Il ne peut pas donner ce qu'il a donné à telle et à telle et à telle personne. Qu'est-ce qu'on dit Subhanallah. Parce que là, il vient d'accuser Allah Azza wa Jal d'être quelqu'un qui n'est pas généreux. Alors, on dit « Subhanallah ». Alors ici, on va dire « Subhanallah, regarde tous les fruits que tu, que tu peux manger, regarde tout ce que tu peux consommer. Tout ça, ça vient d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui les a créés et qu'il les a établis sur sa terre et dans des jardins à travers, encore une fois, des arbres et de la végétation et des grains et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il dit « Subhanahu wa ta'ala »« Subhan » mais il ne dit pas « Subhanallah » Il dit « Subhanallah Subh »« celui Il parle de lui, subhanahu wa ta'ala. Mais là, il va se décrire par certaines de ses actions, certaines de ses actions, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجِ al Celui qui a créé les azwaj, tous les azwadj. Les azwadj, certains ulama, ils disent, ça veut dire dans la langue arabe ici, dans ce contexte, les différents types, subhanahu wa ta'ala. Alors, les différents types que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créés. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, mimma tumbitul ardu min anfusihim ça veut dire de ce que la terre elle a fait sortir ce qui est de la terre encore une fois il y a plusieurs asnaf ça veut dire plusieurs formes al-azwaja kullaha il a créé toutes ces formes subhanahu wa ta'ala comme yaya Allahu A'lam. Combien y a-t-il de formes de plantes Allahu A'lam. Combien y a-t-il de formes de fruits dans ce monde Allahu A'lam. Il n'y a pas un être humain qui peut recenser tout ce qu'Allah Il a créé. Je ne parle pas ici en termes d'unité, c'est tout à fait logique. Il y a des, des millions de milliards de créatures d'Allah Azzawajal. Mais même ici, seulement en termes de type, de pouvoir d'écrire, il n'y a pas un être humain qui peut décrire tous les types, encore une fois, ou bien tous les types de de végétation et de plantes et ainsi de suite, de ce qui sort de, de cette terre. Il y a des personnes qui connaissent 10 fruits, d'autres personnes qui connaissent le nom de 20 fruits, 30 fruits, même ceux qui sont des experts, ils ne vont pas tout connaître, c'est impossible. Et aussi de vous-même, Allah Azza wa il a créé plusieurs types de nous, ça veut dire d'êtres humains, il y a plusieurs types d'êtres humains. Euh, les êtres humains divergent par leur race, par leur origine, par leur, euh, par leur personnalité, par leur... C'est pour ça qu'il n'y a pas un être humain qui est le même comme, comme l'autre être humain. Tout ça, c'est Allah qui les a créés. Un autre tafsir ici de l'Aya, Al-Azwa Djakulaha, Al-Azwa al Djakulaha, ce n'est pas les différents types, ça fait référence au... Couple, ça veut dire que de toute créature, de toute créature il a créé quoi Mâle et femelle. Que ce soit pour ce qui sort de la terre, comme les plantes encore une fois, et ainsi de suite, ou que ce soit min enfusihin, ou bien d'eux-mêmes, de ça veut dire des êtres humains, les êtres humains aussi, il a créé de quoi Enom homme et une femme. Un homme et une femme, un homme et une femme. Et après ça, it is subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des azwed, soit encore une fois des types, ou bien des couples de ceux qui sortent de la terre, de un. Donc ça c'est une fois for chaque category. Ce qui sort de la terre ou des êtres humains, ou bien et plutôt des êtres humains. وَمِنْ أَمْفُسِهِمْ وَمِنْ لَا يَعْلَمُونَ Et de ce qu'ils ne savent pas, ça veut dire, ça nous dépasse, ça sort. Non seulement on est incapable de recenser tout ce qui sort de la terre, on peut le comprendre, on peut comprendre l'idée même de ce qui sort de la terre. Ce qui sort de la terre, c'est quoi C'est des plantes ou des arbres ou, ou des fruits. On comprend c'est quoi le concept, mais on ne sait pas c'est quoi les différents types qui existent. On ne peut pas tous les recenser. Allah Ta'ala a'lam. Mais il y a d'autres créatures qu'on ne connaît même pas dans cet univers, que ce soit sur cette terre, encore une fois des créatures microscopiques, n'est-ce pas On le voit de nos jours, Allah azzawajal, il crée, subhanahu wa ta'ala, des virus, des virus qu'on ne connaissait pas qui existaient, de nouvelles formes de virus. Ça, c'est à l'échelle microscopique. C'est trop petit pour qu'on puisse, quoi, tout connaître à propos de ces créatures à chaque fois c'est une nouvelle créature qu'on ne savait pas que ça existait ou bien parfois c'est à l'échelle macroscopique comme lorsqu'on parle ici à l'échelle astronomique de cet univers les astres et les galaxies et ainsi de suite Allahu Ta'ala a'lam ceux qui existent ailleurs les gens les gens ils disent est-ce qu'il y a des créatures sur, sur d'autres planètes ou bien il n'y a pas et ils vont répondre par l'affirmatif ou, ou bien par la négation. Allahou Ta'ala a'lam. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas connaître ce genre de choses et ça, ça ne nous concerne pas. Allah Azza wa c'est lui Arab, c'est lui le Créateur, c'est lui Al-Khalaq. Il a créé, subhanahu wa ta'ala, وَيَخْلُقُ مَا لَتَعْلَمُونَ Il a créé ce qu'on ne peut pas connaître, ce qu'on ne peut pas imaginer. Et même sur cette terre, Il y a des créatures qui se rapprochent de notre forme ou bien de notre taille plutôt. Et malgré cela, on n'est pas capable de recenser toutes ces créatures-là, comme par exemple les créatures qui sont au fond des, des océans. Jusqu'à aujourd'hui, l'être humain et les scientifiques continuent à découvrir de nouveaux poissons, de nouvelles créatures qui vivent dans les océans, les, les océans au fond des océans, que seul Allah Azza wa Jall qui wa Ta'ala qui connaît ses créatures Subhana wa Ta'ala alla ya'lamu man khalaqa Subhana wa Ta'ala la Allah Azza wa Jall wa Ta'ala c'est le créateur de types selon un tafsir ou bien selon une autre opinion de plusieurs couples de chaque chose qui sort de la terre de des êtres et d'autres créatures que nous, on ne connaît pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Après ça maintenant, ça parlait de la terre, un autre sous-segment de ayats vient pour nous parler du ciel. Il y a les ayats d'Allah azza wa sur cette terre, il y a les ayats dans le ciel. C'est quoi les ayats qui sont en haut et qu'on peut voir On ne parle, parle pas des ayats qu'on ne peut même pas voir, mais les ayats qu'on est capable de voir. Il dit subhanahu wa ta'ala, و لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون. الدي سبحانه وتعالى آية لهم الليل لَنْوَيْ. Kontrasten mellan natt och dag. نسلخ منه النهار نسلخه här i den arabiska språket som de ulamah har tafsir al On lui enlève la clarté, la lumière de la journée. نَسْلَخُ مِنْهُنَّهَا فَإِذَاهُمْ Et soudainement, ils deviennent, ça veut dire les êtres humains, ils se retrouvent, et les créatures d'Allah, en général, qui sont sur cette terre, ils se retrouvent dans l'obscurité, dans les ténèbres. Qui maîtrise cela N'est-ce pas que l'être humain... Cet être humain qui, de nos jours, est leurré par sa puissance, par sa science, par sa technologie, ainsi de suite. N'est-ce pas que cet être humain, malgré lui, il est soumis à l'horaire de la nuit et du jour. L'être humain ne peut pas ignorer le fait que la nuit et le jour changent complètement sa vie. La nuit, ce n'est pas le jour et le jour, ce n'est pas... La nuit, ça veut dire, c'est pour cela, même s'il y a des gens une fois de nos jours qui vivent leur nuit comme si c'est le jour ou le jour comme si c'est la nuit, mais ça reste que c'est d'une façon, c'est d'une façon quoi, qui est partielle, mais on ne peut pas complètement changer la vie de l'humanité et des autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'être humain, la nuit ce n'est pas le jour Et le jour, ce n'est pas la nuit. La nuit impose un certain contexte et une certaine réalité. Et le jour, c'est la même chose. Alors, qui contrôle ce changement Qui fait le changement entre la nuit et le jour يُلِدُوا اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِدُوا النَّهَارَ فِي النَّهَارِ C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son qader, malgré nous. Malgré nous. Alors, de ce fait, on devrait volontairement se soumettre à son char, à sa religion, et à sa révélation au message de ses prophètes alayhi wassalam alors il dit subhanahu wa ta'ala wa ayatu lahum ay ala nufud mashi'at illahi wa kamal qudratih donc ça c'est un signe encore une fois de la puissance de la pleine volonté absolue d'allah subhanahu wa ta'ala comme on a dit que la nuit. On lui le jour. encore une fois on a parlé de ça lors de notre dernière séance en, au pluriel ici, c'est pour parler d'Allah Azza wa même si Allah Azza wa il est l'unique, subhanahu wa ta'ala mais dans la langue arabe, ça c'est un style ici de puissance de al-azama, neslakhou minhoun nahar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, fa'idahoum muzlimoun, et comme il nous mentionne ici l'imam Sa'adi alayhi taala, même si Allah Azza wa n'a pas mentionné le contraire, mais le contraire il est sous-entendu, ça veut dire la même chose, et Allah Azza wa il Fait venir le jour pour faire partir la nuit. Tout ça, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا Allah, Allah Azza wa nous parle maintenant du soleil, que c'est aussi l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهِيَ مِنَ الدَّلَالَةِ اَوْ مِنَ الدَّلَالَةِ الدَّلَالَةِ اَلَا قُدْرَةِهِ subhanahu wa Ta'ala al-aghni li subhanahu wa ta'ala wa ash-shamsu tajri le soleil qui court, Allah a zoud il nous décrit ici un qui est en courant c'est quoi courir c'est pas courir comme nous en cours de la même façon avec deux pattes et ainsi de suite avec deux pieds ou bien d'autres d'autres créatures qui Laha. Allah Azza wa Jalla ici d'un mustaqar. C'est quoi un mustaqar? Un mustaqar, c'est une destination bien précise. Estakarra fulanun. Lorsqu'on dit quelqu'un, c'est établi quelque part. Estakarra fi hada al-makan. Il va venir quelqu'un qui est en voyage et qui va dire moi à mi chemin, je vais devoir camper ici, installer une tente pour me reposer. Alors il va voir toute la terre autour de lui il va choisir un lieu bien précis il va s'établir dans ce dans ce lieu on dit ici ça c'est qarar mustaqarr un lieu bien bien précis où on va quoi s'établir. Alors Allah Azza wa il nous dit que ash elle a un mustaqarr. un c'est difficile ici de traduire de façon précise le mot mustaqarr. Allah Azza wa nous dit que ash elle a un mustaqarr bien défini et qu'elle est en permanence en train de courir vers ce mustaqar. Et que ça c'est le dhalika, ça c'est le taqdir, c'est ce qu'Allah azzawajal qaddara, c'est la mesure. Taqdir ici, ça vient du mot qadar qui est le destin, okay, mais le destin c'est une traduction parmi d'autres qui ne peut pas nous donner toute la réalité du mot qadar. Le mot qadar aussi il vient de taqdir, c'est la mesure, ça veut dire quelque chose de très précis, de bien voulu, de bien déterminé. Qui a déterminé ce moustakar du soleil C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui se décrit ici comme étant subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, Al-Alim, c'est Allah azza wa jal qui est Al-Aziz. L'Aziz encore une fois, la c'est la-Uzza d'Allah azza C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le suprême. Il n'y a personne qui ne peut changer ou altérer ou modifier le déplacement du soleil. Et des, et des autres astres. Encore une fois, cet être humain leur est par sa puissance, parfois par une faible puissance, euh, comme sa relative que Larzaudel lui a donnée, prendra une volonté sur certaines choses de l'Hayat ou d'Unia, alors il pense qu'il est le maître de cet univers, c'est Allah Larzaudel qui est le maître. C'est pour ça que Ibrahim Alayhi Salam, il a défié El-Numroud, cet ennemi d'Allah Larzaudel, comme dans Sourot al baqarah il lui a dit quoi Allah Azza wa Jall yati bish-shams min al-mashriq, c'est lui qui amène le soleil de l'est, fa'ti alors si vraiment tu es Allah, tu es le Seigneur, tu es comme Allah Azza wa Jall, fais venir le soleil de l'ouest, in kunta sadida, si tu es si tu es véridique et bien sûr il n'a pas eu de réponse à, à ce défi là, Alors Où est-ce que se trouve ici al-mustaqar Quelqu'un, bien sûr, je sais que vous attendez ici de, un éclaircissement sur ce mustaqar du soleil. Le soleil, il court vers où C'est où ce point exact Alors, il y a plusieurs ici tafsir de al-ulama et tous ces tafsir, ils ont une part de, de vérité. Ça ne veut pas dire quand on dit il y a plusieurs tafsir de la même ayah qu'il y a seulement un tafsir qui est qui est vrai. Parfois, il y a plusieurs opinions sur la même ayat. Certaines opinions sont faibles parce qu'elles pourraient être fondées sur un hadith qui est faible ou bien parce qu'elles pourraient être à l'encontre du contexte en tant que tel de l'ayat ou parce qu'elles ne sont pas soutenues par euh, les réalités de la langue arabe classique traditionnelle et parfois il y a deux trois tafsirs, les ulama ils vont citer comme Ibn Kathir lui il parle beaucoup aussi de al khilaf bain al mufassirin ou bien Imam Tabari ainsi de suite qu'Allah leur ta'ala parfois plusieurs de ces tafsirs sont valides c'est juste qu'ils font référence à une partie du sens de la ayah de la parole d'Allah Azza rappelons-nous qu'il n'y a personne منا capable de tout comprendre de toute la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala parole d'Allah Azza wa Jall plus grande et plus vaste que toute personne que tout être humain ici, qui est de science même les grands ulama ils ne peuvent pas comprendre Tout de la då Allah subhanahu wa taala, och följa kuddi i Alim, så att en alim känner, och det är en annan ignorerar, och vad det andra känner, och det är det första ignorerar, Et vice versa. Allt är vad du har. Allt är vad du har. Alla är vad bien déterminé, que le soleil, il se déplace en permanence pour arriver de façon régulière ici à un point physique, à une destination physique. Ça veut dire tout comme nous, on a un point vers lequel on se termine, ça veut dire notre moustakar mettant. Je ne dis pas bien sûr que le soleil, c'est exactement la même chose, mais tout comme notre moustakar, nous, à chaque jour, en tant qu'être humain, c'est euh, un, un, un lieu de repos. Eh bien, ça peut être, par exemple, notre, notre lit sur, laquelle, sur lequel on va, on va dormir la nuit. Donc, « استقرر الإنسان ». Donc Ashams soleil a un c'est pas pour se reposer comme nous, c'est pas la même chose, je suis pas en train de comparer bien sûr notre, notre vie à la réalité du soleil. a Mais ici ça nous parle d'un point encore une fois physique. Alors il dit ici l'imam Ibn Kafir Alayhi rahmatullah ala. Le c'est un point bien particulier qu'Allah Allah a assigné, qu'il a décrété pour le soleil et qui se trouve exactement sous le tronc d'Allah, sous le arsh d'Allah, subhanahu wa taala, et le soleil lorsqu'il arrive à ce point là Il fait le soudoud, il se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où est-ce que cette opinion elle sort, ce tafsir il sort, ce n'est pas du n'importe quoi. Le hadith il est dans Sahih al-Bukhari. Abu Dharr radiya Allah ta'ala anhu, il nous dit qu'une fois, « J'étais avec le prophète salam, lors du coucher du soleil. » Fakala Abou Dhar Atadri aina tagrobu shams Il a dit le prophète sallallahu alaihi wa Dhar Sais-tu où est ce que le soleil se couche, ça veut dire le soleil va aller où exactement lorsqu'il se couche? Alors il dit Abu d'Arra di Allah wa ta'ala anhu Allah wa rasuluhu a'lam. C'est Allah et puis son messager qui le savent. Ça veut dire je ne sais pas, je n'ai pas de réponse ya rasoul Allah. pourrais-tu m'apprendre? Alors il dit fa innaha hatta tasjud taht al-'arsh. Le soleil lors de son coucher il va et il se prosterne sous le arch sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala fadhalika qawluhu wa ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha alors ça c'est le sens ici de la ayah wa ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha que le soleil il court vers son mustaqar son mustaqar c'est ce point dans lequel le soleil il se trouve exactement sous le trône d'Allah azza wa et se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr le soleil c'est parmi les grandes subhanahu wa taala, les créatures Même si ailleurs dans cet univers, il y a des étoiles plus grandes et ainsi de suite. Mais le fait que le soleil ici est relié à la vie de la terre, et que sur cette terre, il y a la vie de l'humanité, et que les êtres humains, par eux, parmi eux, il y a les prophètes, musselam, les créatures les plus, les plus nobles, et plus particulièrement Mohamed, et bien, Allah il a créé le soleil, encore une fois, pour nous assurer la vie, sur cette terre et pour que ce soit un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala mais comme on le sait à travers l'histoire il y a des millions d'êtres humains qui sont des mouchriquis qui ont réalisé que le soleil était une, une grande créature puissante d'Allah subhanahu wa Ta'ala, puissante par sa température. Je ne suis pas en train de faire, bien sûr, ici une référence à la puissance des mouchriquines et ainsi de suite. Je parle ici de la puissance du soleil. Ça veut dire la température, sa chaleur, le fait qu'on ne peut pas vivre sans soleil, ainsi de suite. Alors, la puissance qu'Allah, Azza wa je parle de la puissance physique ici, la puissance qu'Allah, il a mis dans cette créature, ce n'est pas comme les mouchriquines. Ils sont arrivés, certains des mouchriquines, des polythéistes, à adorer le soleil. Non, c'est que ce soleil-là doit nous donner ici une idée sur la puissance d'Allah Azza wa et nous signifier être un signe de la grandeur d'Allah Azza wa et de la nécessité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et la raison entre autres ici, la preuve c'est que même le soleil se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala. Question peut-être que certaines personnes se posent déjà, c'est Taïb, comment expliquer ça de façon, ça veut dire selon les règles, de, selon les principes de la physique, de l'astronomie, ainsi de suite Qu'est-ce qui arrive ici lorsque le soleil, il va se coucher en même temps, il va se prosterner, il est sous la et ainsi de suite Allah Ta'ala a'alam, c'est Allah qui le sait de un, et de deux Le fait de demander ce genre de questions, là, on est entré dans ça veut dire qu'on a dépassé les limites d'Allah. On commence ici à, à entrer dans un domaine qui ne nous sert à rien et qu'on ne, qu ne contrôle pas et qui n'est pas fait pour nous. Le soleil, ce n'est pas un être humain. La réalité du soleil on a beau comprendre et connaître certaines choses d'un point de vue encore une fois astronomique ou physique ou scientifique sur le soleil et sur les astres, ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne connaît pas, dépasse de loin ce qu'on connaît. C'est Allah Azza wa qui est, ya'lamu subhanahu wa ta'ala la forme de cette prosternation du soleil ou autre chose, c'est Allah Azza wa qui le sait. Maintenant, cette réalité, cette croyance, cette aqida ici, basée et fondée sur un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que elle est contraire à des faits scientifiques bien établis Non. La c'est Il n'y a pas de contradiction entre, entre les deux. Encore une fois, il ne faut pas toujours se leurrer par notre raison, ou notre pensée, ou notre connaissance, notre intelligence. Ce qui est scientifiquement clair et évident et bien établi, ce n'est pas une théorie, quelque chose de, de faire, mais c'est une réalité qui est absolue bien établie On y croit, c'est la science qui le prouve ici, la science c'est quoi C'est des réalités ici, c'est ce qui est mahsous ou bien ce qui est mouchahad, ce dont nous, nous sommes témoins dans cet univers. Et d'un autre côté aussi, ce qui est évident et clairement établi dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est une autre dimension qui dépasse encore une fois le scientifique, on y croit et il n'y a pas d'opposition entre les deux, c'est où où se trouve le terrain, le terrain commun entre les deux, la continuité pour pouvoir expliquer l'un avec l'autre et le deuxième avec le premier. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait tout. Quand bien sûr, lorsqu'on parle... Ben, je vais donner un exemple. Lorsqu'on parle de la mort, on parle de la mort. La mort. Tout homme va goûter à la mort et goûtera à la mort. C'est une réalité. D'un point de vue scientifique, c'est quoi la mort Quelqu'un est mort, comment est-ce que ça va être décrit scientifiquement Un médecin va le décrire par exemple par un arrêt cardiaque, par, euh, par un accident, par n'importe quelle chose. Ça dépend de la cause du décès en tant que tel. Dans notre aqid à la mort, c'est quoi C'est que l'âme vient de quitter le corps de la personne. Et que là, il y a « malakul mawt »« qu'il y a l'ange de la mort qui est arrivé pour prendre l'âme de cette personne ». Donc, il y a deux réalités différentes ici. Mais tout, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. On ne va pas dire « il faut pouvoir expliquer avec la science ». Comment est-ce que l'âme a quitté le corps et qu'est-ce que l'ange, exactement, il a fait pour faire cesser, euh, par exemple, le mouvement du cœur ou bien le mouvement sanguin, ainsi de suite, pour pouvoir créer, euh, cro croire en, en l'aqid. Ou le contraire, quelqu'un va nous dire « Non, non, ce n'est pas vrai que c'est un arrêt cardiaque, les médecins sont en train de dire du n'importe quoi, ça c'est un malak qu'Allah a envoyé, qui s'appelle malakulman. » Non, on va pas dire, on, on dit il n'y a pas de contradiction entre les deux, ça c'est une réalité physique, présente matérielle à laquelle on croit, c'est al-mushahada, le monde qui est mahrus dont on nous semble témoin, le monde matériel. Et la deuxième, c'est une réalité qui est de al-raib, une réalité liée à la fois à la révélation. On croit aux deux. La continuité entre les deux. Qu'est-ce qui arrive ici exactement pour expliquer que les deux se passent en même temps? C'est Allah Ta'ala, alam. C'est Allah Subhanahu wa Taala qui le sait Subhanahu wa och det som är merad för att den är stående är att den är slut. Jag drar en förklaring till point Det är stående för att solen är stående. Det är stående för att solen är stående. Det är stående för att solen är stående. Det är À chaque 24 heures. Parce qu'Allah nous a parlé de plusieurs machariq, plusieurs magharib. Il y a plusieurs couchers du soleil. Est-ce que le soleil se prosterne plusieurs fois à chaque jour Peut-être. Allah Ta'ala a'alame. Si nous, en tant qu'être humain, musulmans, on doit se prosterner. Nous avons 17 raka'a. Et dans chaque raka'a, il y a deux soudouds. Donc, c'est 34, euh, 34 soudouds par jour au plus. Nous sommes des êtres humains. Peut-être que le soleil, Allah Azza wa Jalla lui a décrété encore plus de sujoud. Allah Ta'ala. Mais ça, c'est encore une fois le sujoud quotidien du, du soleil. Un autre tafsir, non. Ça nous parle d'un point qui n'est pas atteint de façon quotidienne, qui est atteint de façon annuelle. Et plus particulièrement deux fois par année. Alors certains ulama, ils disent Donc il y a deux moustakars annuellement. Premier, c'est Euh, ce qu'on appelle la journée la plus longue de l'année ça veut dire le point le plus haut que le soleil atteint dans le ciel qui est visible à ne pas mêler encore une fois avec le mouvement de de l'afflekt à ne pas mêler avec le mouvement des astres du soleil ainsi de suite ça c'est encore une fois la réalité comment ça se passe mais Allah dit souvent dans le Coran il décrit par ce qu'on est capable de voir Ce qu'on est capable de voir, ce n'est pas toujours ce qu'on est capable de... Euh, si quelqu'un dit « j'ai faim », c'est quoi « j'ai faim »?« J'ai faim », je suis en train d'exprimer une réalité que je ressens. Ou bien, on peut voir les traces de la faim extrême sur une personne. Une personne, elle est déshydratée. On va voir les traces de, euh, de cette réalité sur la personne. Il y a une autre réalité, qui est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps de la personne, des organes de la personne. Ça, ça pourrait être décrit de façon complètement différente par un médecin ou bien par un expert ou bien peut-être on ne sait même pas comment le décrire. Allah Ta'ala Donc le fait ici de dire que le soleil il vient d'atteindre le point le plus haut dans le ciel, ça c'est selon la réalité qui est visible. Peut-être qu'il y a une autre façon d'exprimer cela avec, encore une fois, des, euh, des paroles scientifiques ici dans le domaine de, de l'astronomie. Ce n'est pas contraire au premier, c'est juste une façon différente d'exprimer selon, encore une fois, le paradigme dans lequel on est. Le plus souvent en tant qu'être humain, lorsqu'on s'exprime sur la nature, dans cette vie, de la vie de la même les médecins, même les scientifiques... La, la forme la plus courante dans leur vie de tous les jours. Un médecin, lorsqu'il parle dans sa vie de tous les jours, il ne va pas dire... Uh, il ne va pas dire « j'ai faim » à la place de dire « j'ai faim », il ne va pas commencer à expliquer aux gens comment est-ce qu'il a lui faim par ce qui se passe au fond de ses, de ses organes, à l'intérieur de son ventre. Et il va commencer à parler. Non, il va dire « j'ai faim » ou quelqu'un va dire « je ne me sens pas bien ». Peut-être que c'est un médecin encore une fois, mais il ne va pas décrire avec des termes scientifiques. Ça, c'est dans un domaine bien particulier de la vie qu'il va, qu va le faire. Mais en général, en tant qu'être humain, On décrit les choses par les paroles les plus simples. Ça veut dire le vécu, le ressenti, ce qu'on peut voir, et ainsi de suite. Alors ici, il dit subhanahu wa ta'ala »« Les moustakarri l'lahab »« Sarta ulama », ils disent comme on a mentionné ici « mustaqar c'est soit le point le plus haut dans le ciel Donc la première fois, c'est la journée la plus longue de l'été ou la journée la plus courte de l'hiver. Ça veut dire là où le soleil, il est encore une fois le plus, le plus proche. Un autre tafsir ici, il y a un autre mustaqar. Et ça, ce n'est pas deux fois par année ou c'est pas plusieurs ou une fois par jour. Non, ça c'est une fois dans l'existence, dans la réalité, et ça c'est la plus grande. Les élemeurs, ils disent certains élemeurs, que le murada de l'instaquerie est de le jour de de Alors certains ulémaïs ils disent non ça parle plutôt d'un moustakar qui va arriver qui, qui, le moustakar qui va arriver euh, lors du point de la fin ça veut dire le jour du jugement dernier au malqiyam le soleil qui n'arrête n'arrête pas depuis le jour où Allah a créé les cieux et la terre et les astres le soleil ne cesse de courir sans arrêt avec le même rythme il ne s'arrête pas jusqu'au moment ou ça va être la fin des temps ça c'est le mustaqar là il va quoi il va cesser En un seul moment allah azza wa jalla اذا الشمس كورت الله il va détruire le soleil il va détruire les astres subhanahu wa ta'ala et là le soleil il va cesser d'avancer donc qala qatada ay li waqtaha wa li La ta'adduhu li ajalid, la ta'adduhu, que ça c'est un terme. Ça veut dire tout comme les êtres humains nous avons une mort, même le soleil va avoir sa propre mort. Il a son ajal, il a son terme qui est la fin de ce monde et que son mouvement, il va s'arrêter. Il va cesser un jour. Taïm. Wa qara abnu mas'udin wa abnu abbas wa shamsu tajri la mustaqarra laha. Il y a une Qira'a ici, ce n'est pas dans les Qira'a connus à ma, à, ma, à ma connaissance, mais c'est une Qira'a ici qu'on euh, qu peut utiliser parfois dans le tafsir. Je ne vais pas détailler cela, on a parlé de ça un peu dans aussi tafsir ainsi que dans l'histoire du Coran al les Qira'a des Sahaba et ainsi de suite, qui existaient depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'ahruf sabi et ainsi de suite. Et lorsqu'on les trouve, même s'il y a une chaîne de narration authentique, on peut les utiliser pour on peut avoir recourir on peut avoir recours plutôt à ce genre de qiraat pour expliquer les ayats tafsir d'les ayats mais pas pour les réciter pas pour réciter seulement parce que une qiraa différente elle est dans un hadith sahih on peut pas le faire le Coran c'est seulement par le tawatur je ne peux pas aller dans les détails bien sûr dans dans ce cadre là mais j'ai juste euh, euh, de expliquer ça de façon brève Avant de mentionner cette narration, que selon certains Sahaba comme Ibn Masoud ainsi que Ibn Abbas radhiyallahu taala il lisait, il récitait :« La الشمس C'est pas « limustakrin », c'est pas vert, c'est la, c'est la négation. Ça veut dire que le soleil, il n'a pas d'arrêt. Ça veut dire il court sans cesse. Il court sans cesse, ça veut dire le soleil ne prend pas de pause, il est toujours en train de se de se déplacer, comme on a dit vers al le taqdir al-azizi al c'est le taqdir d'Allah subhanahu wa taala, l'adi la yuqalaf wa la yumanag que personne ne peut faire quelque chose de différent, Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne qui peut imposer quelque chose de différent, un temps et un soleil différents, ou bien un temps, un soleil, un mouvement, des astres différents de ce qu'Allah Azza Il a écrit, subhanahu ta wa ta'ala, وَا قَدْ قَدَّرَهُ عَلَى Kom i ditt sabbana och taala och solen och månen husbarn, det är tågiru, al-Aziz al-Alim. Tja, abkhelusulayk as-skilia, Allah alazza wa Jal, vårt mån, dalaun, och månen kände honom manasla, tills han kom till Gud, al-Qadim. I ditt sabbana Allah alazza wa Jal, till diktet och kriget. Il a fait des mesures, pour la lune. Différentes phases. Il y a différentes phases. On sait que la lune, ce n'est pas comme le soleil. La lune, même dans la langue arabe, les ulama ils appellent ça manazil al-qamar. C'est avec ça qu'on connaît, bien sûr, le début, la moitié et la fin du mois lunaire. Il y a tout comme pour Ramadan, lorsqu'on va sortir pour chercher le, chercher le hilal et ainsi de suite. Alors ça, c'est les différentes phases de qamar. Donc... Les, encore une fois, les ulama qui sont spécialisés dans ça, ils savent comment, comment calculer, comment déceler, détecter les différentes phases et décrire les différentes, même les arabes, l'arabe que Imam Ibn Kathir, ceux qui sont intéressés ici, ceux et celles qui sont intéressés, qui lisent en arabe, pouvez revenir à Tafsir Ibn Kathir, il y a quelque chose d'intéressant ici pour la langue arabe. Dans le Tafsir de cette ayah, Ibn Kathir, il nous cite les différents mots, les différentes appellations que les Arabes accordent à différentes parties du mois, dépendamment de là où la lune, elle se trouve lors de cette Uh, lors de cette partie Du mois gudar s. a. w. kadrnade hon manas. Han sa att han inte känner. Det är en månad. Det är en månad. Det är en månad. Det är en månad. Det är en qui sont là pour nous indiquer le mouvement des, des mois de Al-Ashhur, connaître le début, la moitié, ainsi que la fin du mois, comme Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourat euh, Al-Hajj, ou Sourat Al-Baqaraj, « Yassalouna ka'anil Ahillah, quul hiya mawaqitulinnasiwa al-Hajj, que c'est des mawaqit, les Ahillah, c'est le jama' pluriel de Hilal, les Hilal, ça veut dire les différentes phases de la lune, ici, sont quoi exactement C'est des mawaqit, Miqat, Tout comme on a le miqat, rappelez-vous du mot miqat. Miqat, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est très simple. C'est comme lorsqu'on va faire le Hajj du pèlerinage, il y a le miqat. Cherchez le mot miqat si vous ne connaissez pas. Miqat, c'est un lieu bien défini. Les gens qui viennent de l'Est, ceux qui viennent de l'Ouest, ceux qui viennent de la Médine, ceux qui viennent de Sham, ceux qui viennent de l'Irak, chaque, euh, chaque groupe de personnes, dépendamment de leur origine, ils ont un miqat, ça veut dire un lieu précis, c'est un miqat ici, miqat un c'est un lieu, un miqat de lieu, à partir duquel ils doivent entrer dans le ihram, la sacralisation, l'état de sacralisation de l'ihram, ça veut dire commencer leur pèlerinage. Et il y a aussi les miqats qui sont zamani, mauaqt zamani, il y a les miqats de temps. Comme les miqat qui décrivent pas le lieu où on commence le hajj, mais le temps. Il y a ash'harul hajj, la période du hajj. Et il y a aussi la période de ramadan, du jeûne. Shahrul ramadan, elle dit un quran Comment connaître ce miqat-là du temps C'est à travers la lune. C'est parce que c'est la lune qui nous définit et qui nous informe des de mois qu'Allah a créé. Subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala, « Hatta'a'da kal'urdouni » Al qadim jusqu'à ce que la lune devienne comme al-ʿurdūn al-Qadīm. ʿurdūn al al, al, al c'est la palme qui est vieille. Vous voyez, euh, lorsqu'on a ʿurdūn ici, la palme qu'on enlève du palmier, si on va enlever toutes les dates et qu'on la laisse, elle devient sèche. Elle va devenir ici Qadīm. Ça veut dire elle va devenir très mince de un et de deux, ça va devenir comme un arc qui ressemble à qui ressemble encore une fois au croissant lunaire. Donc, Allah, Azzawajal, il le compare ici. «Walqamara qaddarnahu al-Urdouni al-qadīm, ay al-ģizku al yabis kama qala Mujahid alayhi, Donc, encore une fois, euh, vous pouvez chercher, Inch'Allah Azza si vous n'avez jamais vu ça, vous pouvez chercher sur Internet, trouver des, des images ici d'une palme qui est vieille, ou bien on va essayer, Inch'Allah Azza bien sûr, une fois que la série sera complétée, de, de mettre, Inch'Allah Azza wa un petit fichier de référence pour certains mots qui peuvent être décrits par des images de façon visuelle. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Lashamsu yambari laha antudelikal qamara » Il dit subhanahu wa ta'ala Que c'est impossible Ce n'est pas licit Ce n'est pas permis Que le soleil Rattrape al kamar Rattrape la lune Ça veut dire Likullim minhuma haddun La ya'duhu Wa la yukassiru dounahou Iza ja'a sultanu hadha Daha ba hadha Wa iza daha ba sultanu hadha Ja'a sultanu Ça veut dire Allah, il a décrété un sultan. C'est quoi le sultan ici C'est le territoire, comme on dit. Il y a le territoire du soleil et il y a le territoire de la lune. Le territoire du soleil, ce n'est pas un territoire bien sûr ici physique, je parle plus d'un territoire en termes de temps, au sens, au sens figuré. Le domaine du soleil, c'est le jour. La lune n'apparaît que très rarement le jour. Elle n'apparaît que très rarement le jour. Et là, même lorsqu'elle apparaît, elle ne prend pas le, le dessus. Ce n'est pas son territoire. Ce n'est pas son sultan. Mais encore plus évident que ça, c'est pour ça que c'est le seul exemple qu'Allah nous cite, subhanahu wa ta'ala, que le soleil, il ne rattrape pas La lune, ça veut dire le soleil n'entre jamais dans le domaine de, de la lune. C'est pour ça qu'on peut voir parfois la lune ou bien croissant lors de la journée. Ça peut être parfois pas très évident, pas très visible, pas très remarqué. Voilà que le soleil ne sort pas la nuit. Le soleil ne sort pas la nuit. Le domaine qui est le pur domaine de la lune, eh bien, il est seulement pour la lune et le soleil ne va pas. Apparaître le jour où le soleil, bien sûr, va apparaître la nuit. C'est « Tatnou'u Shamsu min maghribiha ». Ça, ça va être la fin des temps. Ça, ça va être l'un des signes majeurs de, de la fin des temps. C'est pour ça il dit, subhanahu wa ta'ala, « La Shamsu yambarilaha antudirika al-qamara wa awma'a yatnoub. »« Et aussi la nuit ne devance jamais le jour. » La nuit Layazbirkun Nahar. Sayykun Nahar, ça veut dire la nuit ne va pas se précipiter pour arriver avant la fin du temps de du jour. Remarquez ici, subhanallah, comme on a dit, si Allah Azza wa Jalla n'a pas parlé de la lune lorsqu'il a parlé du soleil, il a parlé, le soleil ne rattrape pas la lune, il n'a pas dit, subhanallah, la lune ne rattrape pas le soleil. À la place de parler de la lune qui rattraperait le soleil, parce que oui, ça peut arriver que la lune, elle apparaisse le jour, mais la nuit n'apparaît pas le jour, même si la lune, elle, elle, elle sort le jour même s'il y a la lune le jour ce n'est pas la nuit c'est encore le jour alors ça c'est très précis comme hada kalamoullah subhanahu wa ta'ala ay yattaliban hafithayn yansalikhu ahaduhuma min al-akhar donc ici le sens comme il dit ici, ibn kathir ali ta'ala qualla azzawajan nous explique ici le mouvement continu entre la nuit et le jour il n'y a jamais ça n'arrive jamais que la nuit est en retard on n'a jamais vu ça est-ce que vous avez déjà entendu parler un jour vous avez les horaires ça c'est les horaires lors desquelles on attend le coucher du soleil, et que là, ah, de façon exceptionnelle, le soleil, il a décidé de rester quelques secondes, quelques minutes de plus, impossible. Ou que le soleil est arrivé en retard, ça veut dire que c'était la nuit, et on attendait que le soleil, il sorte, en s'attend que le feu de saventre à telle heure, le lever du soleil à telle heure, et que c'est 6h51 mettant, Euh, mettons qu'aujourd'hui, si c'était 6h51, bien sûr ce n'est pas le cas, attention, il ne faut pas vous rêver pour faire ça là, 6h51, ça va être trop tard. Euh, mais euh, mettons qu'aujourd'hui c'est 6h51, le lever du soleil, et que le soleil, on va l'attendre, il ne sort pas, et il arrive à 6h55. Il dit, je m'excuse, je suis 4 minutes en retard, impossible. Donc ça, c'est tardir ou tout ça, c'est tardir. Mesure très précise à décrire un décret très précis qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les deux, encore une fois, la nuit et le jour c'est en permanence, ils sont en train de prendre le relais. À chaque fois que l'un, il arrive, l'autre, il part. L'autre, il arrive, le deuxième, il part. Et ainsi de suite, que ça, c'est bilemouhletin ou al Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de vide entre les deux. Encore une fois, c'est un teshrid de l'Alzah. L'Alzah qui les a établis de la sorte subhanahu wa ta'ala. Après ça, il dit subhanahu wa ta'ala. Qua kullun fi falaki yasbahoun Et le tout, ça veut dire Le jour et la nuit, le soleil ainsi que la lune, tout ce qui est cité Yasbahoun Ils sont en train de voguer dans une orbite Fi falakin yasbahoun Ici c'est un mouvement qui est orbital Et quoi, c'est un mouvement qui est orbital continue, qui ne cesse jamais, qui n'arrive qui n'arrête jamais. On est toujours entouré ici par l'orbite de quoi De la lune et du soleil ainsi que du jour ainsi que, que de la nuit. C'est pour ça qu'ils disent ici « Ayyaduruna fi felaki assama » et comme on le sait bien sûr Les ulama de l'islam, il y a à l'unanimité entre tous les savants de l'islam, comme plusieurs ulama, ils nous ont parlé de l'unanimité, je ne parle pas des ulama contemporains, je parle même des ulama du passé, de nos pires ancêtres, alayhim rahmatullah ta'ala, ils sont tous d'accord à l'unanimité que cette terre-là, elle est da'iri que c'est un mouvement ici, encore une fois, c'est, euh, je ne veux pas dire, euh, c'est... C'est pas comme un ballon, bien nécessairement, c'est pas, pas exactement, bien sûr, avec, il n'avait pas les détails précis de c'est quoi le diamètre de la terre et ainsi de suite. Mais il disait quoi Il disait que la terre, c'est comme un, un ballon. Bien sûr, on le sait aujourd'hui que c'est pas un ballon comme ça, précis, ça veut dire avec un, un diamètre qui est le même partout. allahu Ta'ala a'alam c'est Allah Azza wa Jal qui le sait, c'est quoi la haqiqa de cette terre, subhanahu wa ta'ala mais les ulamas de l'islam, tous ils étaient d'accord que la terre en tant qu'astre, en tant que planète, elle n'est pas plane, c'est pas une surface qui est plane du début jusqu'à la fin, c'est da'iri et c'est pour cela ici entre autres que les boufassiris euh, tous comme ils mentionnent ici Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala ils disent, fi falakin yasbahou yasbahouna ayyadourouna fi falaki as-sama' Que la nuit, le jour, le soleil, ainsi que la lune, eh bien, ils orbitent autour de nous dans le ciel. Fihelaki, assemah, waqa al-bardo, as-salaf. ici, ils ont expliqué ça de façon un peu différente, avec un exemple, avec un objet qu'ils utilisaient dans le temps. Dans le temps, les ulama euh, ils, euh, ou bien les gens plutôt, dans, ils utilisaient des, des moyens pour le textile. Je ne suis pas bien sûr familier avec ça, très loin de ça. Mais ici, euh, certains des salaf, comme Ibn euh, Abbas radhiyallahu taala anhumah, il dit :« Fi falkati k falkati al magzal .» Il compare ici le mouvement de ces astres-là, de la lune et du soleil, et des autres qu aussi que tout se trouve dans une orbite, dans une orbite ici, qu'il compare à Felkatou el Mirzali. C'est quoi Felkatou el mirzal En français, ça s'appelle les vertici de broche, ou bien un volant de, de fuseau. Donc, c'est une sorte, une forme de, de bobine, ou bien de, de disque. Encore une fois, vous pouvez aller sur Internet et chercher ça. Ça, c'est un objet qui est utilisé, même jusqu'à aujourd'hui, pour faire, pour faire le, le textile en tant, en tant que tel euh, Taïb, on va voir ici euh, ce qu'il y avait d'autres fawahides qu'on n'a pas pris de tafsir sa'adi alayhi rahmatullahi ta'ala juste pour s'assurer encore une fois que s'il y a des choses précieuses qu'on ne ne les laisse pas passer, parce qu'on le rappelle, ce qu'on essaie, inshallah notre objectif, c'est de vous amener le ilm, la science, qui n'est pas disponible en français, de vous l'amener en français. Donc, ce qu'il y a en arabe, Inch'Allah, on essaie de le synthétiser, de prendre l'essentiel le plus important pour vous le présenter subhanahu wa ta'ala qada' sultaneh n'am tayeb n'am donc ça, bien sûr, tout ça, des de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala celui qui fait orbiter et qui fait subhanahu wa ta'ala comme en le monceau ce n'est pas contradictoire ce n'est pas contraire à la science la science c'est tout simplement un constat des règles ou bien de certaines des règles Allah a établi dans cet univers. Mais la science ne nous, doit, ne doit pas nous faire oublier le kawkab celui qui a créé ces ces phénomènes en tant que tel celui, celui qui a créé cette science en tant que tel bien sûr c'est c'est Allah subhanahu wa ta'ala saxta euh, ulama ici comme imamson euh, Muhammad al-Ashqar alayhi rahmatullahi ta'ala dans zibdat at-tafsir la shams yanbaghi laha an tudrik al-qamar lianna kull wahid min huma aw euh, li kull wahid min huma falakan al-iniradihi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 qui nous parle des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mer, dans l'océan. Donc on a parlé, cette ayat nous parle, cette sourate nous parle, euh, l'Ardu al-Maita, la terre qui était morte. Donc ça c'est des signes d'Allah azza wa sur la terre, des signes d'Allah azza wa ta'ala dans le ciel, et après ça, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'océan. Et ça, on va le laisser pour la prochaine séance bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On voulait couvrir aujourd'hui, mais les autres ayats ont pris plus de temps que que est prévu. Euh, Salam alaikum ala, wa ou wa wa ta'ala wa barakatuh. Est-ce qu'il y a une alik, qui confirme que la terre est ronde Il n'y a pas une ou qui dit clairement comme ça, la terre elle est ronde, mais les alik, encore une fois, ils ont pris ça de Tafsir ou l'ayat C'est tafsir bi allazim, ce que les ayats impliquent. Donc, ce n'est pas, pas toutes les ayats del Koran, Karim, ni tous les hadiths, qui sont ce qu'on appelle ici « nassun fil mas'ala ».« Nassun fil mas'ala », ça veut dire « ça te donne exactement la réponse comme tu voulais qu'elle soit formulée ». C'est loin de ça. Et ça, c'est pour tout l'ahkame de sharia, pour la partie, la plus grande partie des informations de shara, ici, les euh, sources, les surtout les questions ici de ishtihad, et ainsi de suite. Les questions ne sont pas des questions qui sont noces, à part les grandes questions de din comme Tawhid, Allah Azza wa il est unique, ça c'est pas pris par déduction, c'est mentionné clairement. Parce que c'est extrêmement important à connaître dans Abd-Din, Qulhu wa Allahu, pour qu'il n'y ait pas de doute ou bien ici de lieu à interprétation mais connaître la forme de la terre ça c'est pas important dans Ad-Din en tant que tel Allah Azza wa n'a pas révélé ici le Coran pour nous dire c'est quoi la forme de la terre et des astres et ainsi de suite c'est pas l'information le, le, euh, principale c'est pas sur ça que Allah Azza wa va nous questionner au Malqiyama encore une fois la terre pour nous elle est grande, elle est énorme, elle est Elle est précieuse, elle est merveilleuse C'est parce qu'on vit sur cette terre Pour Allah Azza wa cette terre ce n'est rien du tout C'est une planète comme les autres planètes et Toutes les planètes auprès d'Allah Azza C'est comme de la poussière C'est lui Al-Khaliq C'est pour ça encore une fois al tout, doit, tout va euh, être réduit à néant Tout va être détruit Toutes ces planètes et ainsi de suite Elles n'ont pas de noblesse en tant que telle euh, Précieuse auprès d'Allah Azza Si ce n'est pas qu'il y a des gens sur cette terre Qui adorent Allah Azza wa Jal Bien sûr, il a établi l'être humain ici, car Ramna Bani Adam and the prophète et des mbiyahs alayhi musulat et ainsi de suite. Voilà le caractère rond de la terre, l'irulama, ils l'ont pris de euh, il l'en prie de l'enpris de tafsir. Ici, c'est ce que les ayats indiquent. Ça veut dire le, le sens de toutes les ayats. Comment ce que les ayats nous décrivent encore une fois le mouvement des astres et ainsi de suite Alors, ça, c'est quelque chose qui indique que cette terre-là, elle est, elle est rendue comme on a mentionné. Ça, c'est bi il ulama Il y a unanimité entre les ulama même les grands aïmmas de l'islam. Euh, Wallahu ta'ala, a'la wa a'la, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilay.